Autre PD qui parle sur moi, négrois un un que je m'en bats les couilles Si tu veux tirer, tire mon gilet sans pas trop les coups veux ramasser les billets, je veux plus ramasser les douilles. Mon Dieu, donne-moi une fille bien, marre de doguiner des douilles. La gloire m'a frappé sec depuis toutes ces salopes elle Et quand le buzz il tombe à l'eau, mais dis-moi est-ce qu'il rouille Un pote c'est comme un frère, rebeu donc fais gaffe à sa souille. Tu l'as baisé, t'as fini buté à poil par son rouille. J'ai qu'à vous respecter la loi surtout la loi de la rue, sinon tu vas te faire buter dans un trotteur sur ma rue ou dans une Subaru à la poupa à Marou. car ma ligne de conduite j'ai vite skyé accident de la route pas détail en boîte pour des salopes ça c'est de la prime Charbonner pour payer une ville à maman en Afrique. Faire des concerts aux Aïres, voir les jaloux nous Prier Dieu qui m'épargne des faux amis qui veulent me trahir. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'ai des foncé sous Jack avec une grosse feuille d'armée. J'ai dépassé tous mes amis, ils me reverront jamais, jamais, jamais. Je prends mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. J'ai des foncé sous Jack avec une grosse feuille d'armée. Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais la vie au goulot Continue mon boulot J'arrêterai une Que je serais joué par Pascal et Buno C'est pas le rap qui m'a fait manger donc je suis allé taper C'est pas les pots qui m'ont fait c'est le point d'où m'a fait Un bleu rebelle comme Yann M demande même à fait Voir mon public qui fait en concert Ouais mon négo, ça fait Les voix chanter à chaque scène Pas trop me soucier de la sassette Tous ces faux amis qui viennent remplis de leurs idées malsaines Re voir tout négro, sachez que le buzz est complet Je me dis qu'il peut partir à tout moment comme l'a fait mon ex Alors je m'efforce de taper comme un soldat à la casette Je veux pas que les me ramènent Ni même qui me Mal men, toujours jugé par défaut à cause ma couleur ébête Subir la discrimination en france ça me fait de la paix je t'avoue que ça me fait de la peine Alors j'aime me balai Je me promets sous dans le rap et me reverrons jamais me reverrons jamais j'ai des pensées sous Jack avec une grosse feuille d'armée J'ai dépassé tous mes ennemis me reverront jamais. jamais Jamais Jamais Je promets sous dans le rap et me reverront jamais J'écris des pensées sous Jack avec une dépassé tous mes ennemis, jamais, jamais, jamais, jamais. jamais, jamais, jamais. jamais, jamais. Jamai jamai jamai